Book two. 2เจสิเกคำคุณศัพท์ส่คำคคุณศัพท์สนสวนคุณัสนสวุส Une robe bleue. Je porte une robe bleue. D'ici, je porte une robe rouge. Je porte une robe rouge. D'ici, je porte une robe verte. Je porte une robe verte. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาลดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว Un sac blanc. J'achète un sac blanc. D'ici, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. D'ici, j'ai besoin d'une voiture. voiture rapide. J'ai besoin d'une voiture rapide. De chant, dont un lot qui n'est p a J'ai besoin d'une voiture confortable. J'ai besoin d'une voiture confortable. Pouying chara, où chan b o En haut habite une vieille femme. En haut habite une vieille femme. ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบนในหออา habite une g r o s bon. s e f e m m e en haut habite une g r o s s e f e m m e ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง en bas habite une femme curieuse en bas habite une femme curieuse แขกของเราเป็นกันเอง Nos hôtes étaient des gens sympathiques. Nos hôtes étaient des gens sympathiques. Nos hôtes étaient des gens polis. Nos hôtes étaient des gens polis. Nos hôtes étaient des gens intéressants. Nos hôtes étaient des gens intéressants. D'ici, j'ai des enfants affectueux. J'ai des enfants affectueux. m a i des enfants affectueux. Mais les voisins ont des enfants effrontés. Mais les voisins ont des enfants effrontés. ลูกลกของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ Est-ce que vos enfants sont sages? Est-ce que vos enfants sont sages?